Écoutez, c'est le nouveau M. Super chéri sur RTL 2. Le son papraque. Månd et qu'elle se lève en fond Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière et qu'elle je garderai pour moi ce que m'aspire le monde et m'a dit qu'elle voulait si je le permettais déjeuner en faire Martin, Némirose ni, ni honnête pour la peine Est-ce que tout a si mal, est-ce que rien ne va bien Elle met un animal me dit-elle Elle prend son café En riant elle me regarde A faire Plus rien ne la surprend sur la nature humaine C'est pourquoi elle voit enfin si je le permets qu'à je n'ai en paix Me feras-tu un bébé pour Noël avec Stéphane Escher et déjeuner en paix. RTL2. Stéphane Escher va démarrer une nouvelle tournée avec une fanfare et rien que pour ça il faut aller le voir je pense. Le 19 janvier à Lille et le 2 février à Paris au Grand Rex. Toutes les autres dates sont à retrouver sur RTL2.fr. On écoute Gaëtan Roussel dans un instant joue passe YouTube et ACDC sur RTL2. Greg bonne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 Claire. Chérie, tu me croiras jamais mais j'ai gagné Comment ça t'as gagné, t'as gagné quoi 100 euros au grand jeu Leclerc Comment ça Bah chez Leclerc, tous les jours, dans les magasins, dans les drives ou sur le net, dès 30 euros d'achat, tu peux gagner une carte cadeau de 100 euros Et voilà, j'ai gagné Bah et moi Quoi toi Du 3 au 12 janvier, participez à notre grand jeu et tentez de gagner 100 euros en carte cadeau dès 30 euros d'achat. Voir modalité dans les magasins, drive, site participant et sur www Leclerc. Et demain, c'est toi qui joues. Voilà Moi aussi, je veux gagner au grand jeu Leclerc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 Pendant les 30 jours privilèges chez Géant, profitez de remises très privées. Jusqu'au 8 janvier, moins 70% sur des centaines de produits mode, multimédia et maison. Oui, des remises exceptionnelles jusqu'à moins 70%. Moins 70% Alors pourquoi se priver Remise sous forme de bon d'achat sur présentation de la carte Casino. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Picard. La galette des rois qui sort juste du four.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 RTL 2, le son pop rock, partout en France. On aime le dernier Jane. Oh man, sur RTL 2. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat.